بسم الله الرحمن الرحيم ماذا اخذنا امس من الابواب ذمه نعم وهل يؤخذ الانسان بذمه الله وذمه نبيه صلى الله عليه وسلم هل يعاهد الانسان بذمه الله وذمه نبيه <سؤال> إسم عظيم يكون أهوان أن يكون في غير إسمتيهما والأصل أن العهد لا ينقد العهد على الحلال, الصواب لا ينقد un pacte, un engagement qui a été pris parce que c'est sur du حلال on passe sur son nom sans exister sauf pour une raison vraiment valable importante mimawa aula que celui qui est de Abu Bakr Siddiq parle de lui en début parce qu'il est salat laitena khush on peut tous les salat devant chez lui wakana rajulan bakain on a crié le Coran il torte beaucoup et de là les femmes et les enfants passent devant lui le voyaient qu'ils y a t'affectent on bient s'étonnent منهم faxaft quraish quraish ils ont une peur et ils ont dit d'arrêter de faire cela et donc de là bakra a dit ça je fais cela soit je tombe je m'en vais dans le sens je te dis si on dû partir ou dans le sens autre tu fais plus ça Dis, il les montait. Façant ses ombres, comme ça partir et de là l'un des arabes l'a croisé et il lui dit qu'est-ce que tu fais Tu dit mon peuple m'a chassé parce que euh ne laisse pas Dieu Allah comme je le dis. Et le dit le رجل wallah misslak la yutrad. Comme tombe, c'est ta mouche avec hein. C'est-à-dire comme tombe pas le ne pas exposer rien du tout. Alors qu'il a fait ses loges, reconnaître sa valeur. On voit que c'est un homme de valeur, un homme véridique. s'occuper des pauvres qui accueille le faible aurait el valika ce maqaala anta razmani ayb il est parti voir coréche il leur a dit comment vous épiculez ce nom comme bakr siddik alors qu'il est interne à tel à tel à tel on dit lis le coran et nos femmes les enfants on a on a peur qu'ils soient influencés par lui d'accord donc il lui a dit cet homme le il dit ils lui ont dit coréche dise il fait ce qu'il veut comme il veut d'accord. Il lit le Coran comme il veut mais nous on veut pas que il soit vu par par nos nos familles. Et donc de là, cette femme a dit à Abou Bakr "Moi je te garantis que personne ne va rien te faire mais à condition que tu fasses de telle et de telle manière." Abou Bakr l'a accepté. Appela fit comme un hôche dans sa maison, comme une cour. On a fait un mosquée. Et euh malgré tout ben Il se voyait, malgré le Hosh, il était visible. Et audible. Donc le problème a recommencé. Non. Donc on a eu son pleuré, cet homme-là, il a dit, regarde, on a pris un pacte avec toi. Et Aboukarsad dire qu'il a rompu le pacte. Il ne respectait pas ce qu'on a dit. Donc cet homme est parti au pacte, il a dit, on s'est mis d'accord, toi et moi, que tu devais faire ça là de chez toi, pas t'entendre, et à ce moment-là, moi, euh, je m'engageais à ce que personne ne puisse t'expulser de rien du tout. Il a dit, donc soit tu me libères de mon pacte, soit tu tiens ce qu'on a dit. Le Prophète a dit sur l'achat des bœufs compacts et je j'adore Allah comme je veux. Allah insuffira comme protecteur. Attends, est-ce que l'autre lui a dit j'aimerais pas qu'on dise de moi que les arabes disent que j'ai pas tout mon engagement avec toi. Parce que je zap après tomber dans un engagement. Abou Bakr a rompu le, le, le pacte, il a dit je continuerai à adorer mon Seigneur, c'est lui qui me protégera, tu vois. Ah ça. Donc il a rendu lui-même il avait qu'un engagement avec eux et au final, c'est pas tenu. Pour moi, Allah, c'est dire le Coran, c'est une da'wa. في نفس الوقت طيب نقول اليوم في بابين لذين قال باب ليس الشفاعه بالله على خلق قوم ne demande pas à Allah d'intercéder ou pour sa création la si l'inverse كنا préparavon c'était estichfa men al makhlouq ila Allah et la c'est arwam c'est istichfa billah على مخلوقاته عن جوبير بن متعم قال جاء عربي الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله نهكت الانفوس وجاع العيال وهركت الاموال فاستسقي لنا ربك فين نستشفع بالله عليك وبك على الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله سبحان الله فما زال يصبي حتى غرف ذلك في وجهه اصرف ذلك في وجهه اصحاب ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ويحك تدريم الله ان شنه الله عظيم اعظم من ذلك انه لا يستشفع بالله على احد من خلقه وذكر الحديث هو رواه ابو داود والالباني ضعفه دونك لا اتي دي ك ان بيدوى سيرد في قدوم مسجد الله عليه الصلاه والسلام قال له دي ان الناس مير que les enfants euh sont affamés et que les biens sont détériorés à cause de la famine, de la sécheresse. Il a dit donc demande à Allah, à ton Seigneur. Ta nu, demandons assistance à ton Seigneur, sur toi. Et de toi à ton Seigneur. Là, le Nabi صلى الله عليه وسلم l'a dit plusieurs fois Subhan Allah. A tel point que les Kisaraba ont vu son visage de la colère. Après il a dit, alayhi salatu wa salam, « Malheur à toi, sais-tu donc qu'il y a Allah ?» Le rang d'Allah est bien plus immense que ce que tu es en train de dire là. On ne demande pas à Allah notre salle ou pour sa créature. Mais le hadith ne s'abîte pas, mais le hukm s'abîte. Il y a quand même un peu de châle qui m'a dit « Arabie » نِسْبَا إِلَا الْاَعْرَابُ وَهُمُ الَّذِينَ يَسْكُلُونَا الْبَادِيَةِ Donc là ce sont les Bédouins. Et les Bédouins sont qui Ceux qui habitent dans la campagne. Donc attention, on fait Arabi, Arabi. Arabi c'est le Bédouin. Et l'Arabi c'est l'Arab. Et tu peux être un Arabi, c'est un Arabi. Dans plein de pays, t'as des Arabes, ce ne sont pas des Arabes. Dans plein de pays, ce genre de campagne, c'est des, dit, des uh, Arabes. Badou, on appelle ça également. Tu vois. Alors, mais, Arabie, c'est l'arabe. Il peut être un Bédouin comme il peut être autre. Et ce sont aussi les nomades. Ce sont les nomades ceux qui se déplacent de lieu en lieu. Nuhika ah, tel unfus, ayda'ufa tel abdan. Arrêtez-le, j'ai mal traduit. En fait, ce sont les corps, les corps, yani, Ils sont affaiblis, ils n'ont pas euh, qui sont morts. Donc demande à ton Seigneur qu'il fasse tomber la pluie. Fa inna asha'u billahi alayka. Hey, anna al-a'rabi يريد بجهله ان جرى الله شفيعا الى رسوله صلى الله عليه وسلم. C'est dire que le ce, ce bidon voulu par Dieu Allah un intermédiaire, un intercesseur auprès du messager d'Allah. عليه الصلاة والسلام وَبِكَ عَلَى اللَّهُ أي بِكَ نَسْتَجْفِي عَلَى اللَّهُ عَزَوَ جَل et le contraire également contre le point comme intercesseur au point d'Allah les deux سُبْحَنَ اللَّهُ سُبْحَنَ اللَّهُ مَا مَا لَسُبْحَنَ اللَّهُ عَنْ قُلِ النُقْسِ عَنْ قُلِ النُقْسِ عَيْبْ نَعْم وَيْحَاكْ كَلِمَاتِ يُقَالُ عَنْدَ أَزَاجَة ويحك et wa il c'est plus que le pardon de rahma et mais l'un peut avoir le sens de l'autre également l'un peut avoir le sens de l'autre a شرح الاجمالي يوبرنا جبير بن مطعم رضي الله عنه ان رجلا من الاعراب شكا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس من قحط وجد وطلب من رسول الله عليه الصلاه والسلام ان يسال الله ان يرفع ما بهم من الكرب من كرب وضيق بانزال الغيث غير ان الاعرابي عفى الله عنه اساء الادب مع الله ومع رسوله صلى الله عليه وسلم فاستشفع فاستشفع بالله يا رسوله وبالرسول لله فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا وانكر على الاعرابي استشفاعه بالله على مخلوق وغضب لغضب اصحابه وسبح الله كثيرا ونزهه وذجر الاعرابي واخبره ان الله اجل واعظم من ان يستشفع به على احد لان الكل ملكه وتحت تصرفه المطلق لا يسال عما يفعل وهم يسالون قاموا الليله لست بيدوان انمدي النبي صلى الله عليه وسلم كي يمد الله لي faire pleuvoir et il a dit qu'onait Allah comme intercesseur auprès du nabi et le nabi comme un cas soeur auprès d'Allah donc là le Nabi s.a.w. s'est mis en colère et ses sahabas s'est mis en colère et là ça montre que ce n'est pas tout Jahel qui expliquait avec douceur et calme là on a dit qu'il y a un peu le débat de la religion de l'Allah et le Nabi s.a.w. lorsque le tawhid était en frère ou le maït al-Aqib de l'Allah était en frère il se mettait en colère même qu'un ignorant contrairement moi comme par exemple qui avait uriné dans le mosquée le parlait gentiment ou ce jeune homme qui voulait faire zina il le parlait gentiment toute personne il l'a parlé gentiment même pas parmi les erreurs qu'il faisait mais quand ça concernait devant Allah il se tenait en colère on lui était dit que la yakunil nabi sans yamghdab illa izhtidikat yani hurmatullah c'est en colère que c'était pas pour lui même Donc là, il s'est mis en colère contre l'arabi, malgré tout. En l'expliquant, bien sûr. Al-Fawa'id, j'awais talab al-du'a min al-akhya, qui lui est permis de demander des invocations aux vivants. Mais, ce n'est pas le soudain de le faire à tout va. D'accord Pas à tout va. Thaniyan t'akhrim talab al-souqiyya min r'ayilillah, qui lui est pas permis de demander de l'appui au truc à Allah. Thaliyan mashru'iyat al-du'a wa'izbait naf'ihi. Il soudain montre que le du'a, Une chose qui est profitable injégiféré voire même obligatoire dans plusieurs situations et à la base d'o'al ibada. Quatrièmement, bien madar al-jahl, ce monde comme les gens peut être nuisible pour la personne. Quand des gens sont ignorants, ils demandent des choses, des choses qui sont interdites et des fois même ils demandent des choses c'est du shirk. Rappelez une fois une personne est venue en au Yémen et e euh, il est parti chez un un vendeur de miel d'Arsheb et il demande des médicaments contre la peur contre les angoisses contre le stress contre le mal-être tout ça et le vendeur lui a dit la zikrallah enfin, je veux j'ai pas de médicament pour ça bon enfin, ça c'est un truc c'est pas dans là qu'il faut demander et hada il y a qu'un cebe al ma'asi aslik mustaqim على طاعة الله و على عقيدة صحيحة ما يشعر بيادئ الومور هذا sont les gens qui ont des problèmes dans la religion il a dit qu'un inclamour il a dit ça, ça ne fait pas ça ce que tu recherches ça c'est dans l'aribad là que tu vas le trouver سادسان و خامسان وجوب انكار المنكار que l'obligatoire de blâmer l'awakansin سادسان وجوب تنزيه الله عمّا لياليكو بجلالي qu'il faut purifier Allah de ce qui ne convient pas صَابِعِنْ تَحْرِيمِ الْاَسْتِشْفَعَ بِاللَّهِ عَلَى أَحَدٍ مُخَلْقِهِ qu'il interdit de demander à Allah d'interceder auprès de sa création مُنَسَبَتْ الْحَادِثِ الْبَابِ عِسُودَ دَلَى الْحَادِثَ عَلَى أَحَدٍ مُخَلْقِهِ le hadith montre qu'il est interdit d'interceder auprès d'Allah de le prendre comme intercesseur pour obtenir une chose de la créature jamais là c'est mettre Allah au niveau de la création على شرق مناسبة الحديث التوحيد عفو الدل الحديث على تحليم الاستشفاع بالله على أحد من خلقه لأن الاستشفاع به تنقص لجلاله وعفته وحط من مكانته وذلك منافين التوحيد نفتج هذا الصلاة أمين رجاء الله الصرع لعبسه نعم عضا والباب ثم الذي بعده بَاب مَا جَا فِي حِمَايَة النَّبِي صلى الله عليه وسلم حِمَا الْتَوْحِيدُ وَصَدْتُ الْتَوْحِيدُ وَصَدْتُ الْتَوْرُقِ الْشِرْكِ Donc c'est ce باب-là, il ressemble à des bêbes qu'on a pris précédemment. Comme on a le nabi صلى الله عليه وسلم, justement, a fait en sorte de protéger les tawhid et de fermer toutes les portes qui mènent au shirk. Et ça, on a, on a pris un bêbe similaire في أول كتاب. يقولون ان عبد الله بن السخير او سخي الصخير عفوا السخي الشيخ خير شيخ خير ان عبد الله بن الشيخ خير رضي الله عنه قال انطلقتم في وفد بني عامر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا انت سيدنا قال السيد الله تبارك وتعالى قلنا افضلنا واعظمنا طولا طولا فقال قولوا بقولكم او بعض قولكم ولا يَسْخَلَا لسجي... يأ... لَا سَجِلَنَّا لَا سَجِلَنَّا كُمُوا شَيْطَانِ رَاوَى بُوْدَاوُدْ بِسَنَدٍ جَيْدٍ Donc, selon Abdullah, نشي خير رَا دِي رَاوَى عنه Qu'une délégation des Bani Amir Ils sont rendus près du Nabi sallallahu salam Ils l'ont dit, c'est notre maître Il a dit, le maître c'est Allah tabaraq wa ta'ala Après qu'elle l'ont dit, tue le meilleur entre nous et le plus méritant. Elle a dit dites une partie de vos paroles. C'est-à-dire donnez ce que votre religion vous dit de dire. Plutôt dites vos paroles, c'est-à-dire les paroles de base de la religion, aux une partie. Et ne faites pas ne devenez pas des prophètes de Shaytan, dans le sens. Lestav jennakum fi Shaytan, est que Shaytan ne s'efface pas de vous pour amener à une chose qui soit irresponsable par la suite. هذا معنى هذا الاستجراء الشاح الكلمة وافد الوافد جم وافد كرقب وجم راكم وهم الذين يخرجون للملك أو أمر النهم وكذا quoi وافد سيد الجم وافد سيد دي لگاس شوز كي أموية پور جاسة پورتات سيدنا السيد والمقدم في قومي لابن صند كميزان آوان الصباب لشيف mètre quand le seid Allah ay al suudad al haqiqi al kamel kuluhu lillah tafat ce statut là dans sa perfection bien son absolue c'est de Allah en réalité mais comme on a la base de toqa la ba'd al nas comme c'est dit le bayan le prophète salem ne a dit de pas dire pour fermer les portes c'est comme habdi wa amati مثلا des choses pour fermer les portes ou comme euh, l ou -l a loul Allah summa ant par exemple je dis pas dire summa summa dans d'autres moments on peut le dire là c'est pareil bab al afdal qulou bikoulikum ay qoulou bi qoul اهل دينكم و ملتكم ادعوني نبييا رسولa donc ça qui veut dire par là dites Quand il dit, dites votre parole, c'est-à-dire dites les paroles d'autre religion et votre religion a dit quoi, a dit quoi de moi je suis un messager et un prophète. Allah a donné ma parole, qu'est-ce qu'il a dit Dites par vos paroles ou par une partie de vos paroles. Comme le dit le dit votre religion. Messager, prophète et sultan d'Allah. Ou par une partie de vos paroles, par une partie de vos paroles, et laissez-le. وضعوه فضل نعم عفوا ملي وضعوه بعد قولكم واتركوه ليس جئناكم شيطان اي ليتخذكم رسلا له ووكلاء يا قصه الشيطان سوف قد هو فوراملى ع دي الفاظ مدخمه التي تتضمن شيئا من الغلو يكون في الشرح الاجمالي يخبرنا راوي رضي الله عنه أن بعض السحابة أرادوا إظهار حبهم وإكرامهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فمدحوه في حضرته بما هو أهل له لكن رسول صلى الله عليه وسلم الذي بعثه الله لإصلاح سرائرهم وتنقية عقائدهم من الشرك نهاءهم عن ذلك حتى لا يقعوا في الغلو فيجرهم الشيطان إلى ظلمات الشرك وقد خرجوا منها ثم أذن لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يقول بالمدح ما يبيحه دينهم لكنهم لا يرفعون فوق منزلته التي انزله الله بها او فيها دونك لا اساس الصحابه فان قول النبي صلى الله عليه وسلم ول荣誉 ils ont fait sonloge et leloge à la base de lloge qui mérite qui veut c'est vrai mais comme le nabie صلى الله عليه وسلم est envoyé pour réformer les croyances erronées dans lequel étaient les gens par dans le shirk et eux c'est encore chose qui était on va dire fraîche chez eux, il a voulu fermer les portes. Il ne s'habitue pas à ce genre de, de, de, de comportement fraîche. Si vous vous dites ça aujourd'hui, les gens d'après vous, qu'est-ce qu'ils vont dire sur moi Et ça n'a pas raté. Aujourd'hui, il y a des gens qui font du rouleau, un razé me fait le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Donc, lui, pour les éduquer, il leur a dit de ne pas dire cela, afin que le shaitan ne s'erche pas d'eux, pas la fuite, car ça commence toujours peut-être par une chose qui au début n'est pas forcément interdite. Comme le shaitan, il a commencé par quoi Ils ont voulu quoi les gens, soient rappelés des gens pieds de leur peuple, en faisant leur, des, des, des, des représentations à leur réfugié. Pourquoi Pour avoir des nashad dans l'Aribada. À la base, c'est une bonne niya. Mais le moyen, il a un moyen qui l'amène à des, euh, des aboues, pour qu'à t'yara, et s'amène au shirk. Donc là, c'est pareil. Là, c'est pareil. Nabi Salam, il a fermé toutes les portes. Bien qu'au début, elle peut paraître. Les gens vont dire, il y a eu le mal. Et souvent, tu vas voir des choses, en bas, il y a eu le tawhid, ou fait le menhajj, des قواعد comme ça que déjà on veut apporter qui au début on te paraît correct dans le ménage par exemple et tu as pas te rendre compte qu'en fait il y a des abwa qui vont venir et ça c'est le genre de la boussole qui se rend compte des fois tu as des gens comme ce fut le cas par exemple à euh, de Mohamed Ali mais ce kitab al-Libana et d'autres avant lui des cotouks des holamont fait les holamont ils ont fait les loges et des gens tu as une on va dire une vision plus perçante et qu'ils savent le but de ce livre qu'il a été écrit savent à quoi ça va aboutir par la suite au début les gens lisent il ils disent je vois pas le mal voilà hata'anna puis au début quand j'ai lu le roudou sur l'Ibana quand je lisais le titre de la ka'ida et le kalem de Mohamed el-Ibam et le dalil j'ai dit ah je suis c'est normal et quand je lisais le roudou je me suis dit ah ouais j'ai pas vu ça où est-ce que ça m'emmène en fait derrière ça en fait ça vous déporte au début oui. par la suite pour taper les salafis pour dire ça c'est votre règle vous au début tu la vois la règle elle est bien en fait mais quand tu vois loin tu te dis en fait cette règle là elle va servir à la jambéza également elle n'est pas assez on va dire carrée elle n'est pas assez fermée comme il faut c'est une porte qui est ouverte c'est comme des fois tu as déjà un kalem qui est haq mais ça kalem est tellement moujmel tellement vague il n'est pas assez précis que n'importe qui peut prendre le kalem et ça servir contre les autres en fait tu vois également ces cotobes les relaamakou feu les cotobes là ils savent pas ce que le coût du moalif pourquoi qu'est-ce que là eux pour ça ils veulent juste faire les sœurs entre les salafis ils ont dit non ça devait être écrit pour défendre des hisbi que eux ne veulent pas en hisbi donc ils viennent avec ce genre de kalam et vous vous savez pas ça parce que la fitna c'est nous qui l'avons vécu donc les ulama ils voient pas tu vois sur les éloges comme le cas de cheikh al-Abed parce qu'il a fait son livre les fawaid al-sunnati bil déficon al-sunnati et sunna là c'est quoi le livre lui parce que grosse nom de Abou Hassan C'est pas ça son de lui. Donc il a dit entre celle la fille ce genre de comportement mayalik. mais elle elle me dire de d'autres gens ont vu que Abou Hassan c'est un mot à dire, Hasbi. D'accord Et ça a pas loupé, les gens qui ont mis ce livre aujourd'hui avec bien de risques sont des gens qui ont voulu le Hasbi. Au dir ulama qui sont pas parmi les plus clairvoyants ce genre de fitna. C'est pour toi les petits peu ta, ça veut dire que tu, tu tu tu vas forcément voir des choses que tout le monde va pas voir. Tu as des gens moins savants que toi ulama en plus de Bastios, ça t'appartient. C'est des choses qu'Allah donne. Les gens croient que le Alim خلاص il est il est طلع sur tout le شيء. Tu dis aux ulama qu'on a des des des des des, des mutadaya? Ça existe. Au début, ils se sont trompés, ça avait pas. Ils avons se vendent. Donc, tu faut garder cela dit là. Pas voir les eloges des des des de ulama, tu vois. Et comprendre les erreurs des hisbiyin. Comprendre leurs erreurs. C'est quand tu te fais avoir. Et au début, tu dis je vois rien. Il a le mal dedans. Le mal, tu ne veux pas l'avoir maintenant. Tu vas voir dans 5-10 ans, lorsque les gens vont arriver, bon, c'est un autre genre de règles. Et là, ils vont commencer à réfuter et à, à saluer le menhaj. Donc, faire attention à ça. Il y a qu'un fawait « Aïza m'kadr al-Nabi sallallahu alayhi nufus wa sallam fi nufous ashabihi wahtiramuhum lah » Cela montre la grande valeur qu'a been the Nabi sallallahu alayhi wa sallam autour des sahabas. ثانياً جاواز إطلاق الله ذا سييد على الله qui lui permise de dire السييد pour الله السييد بن اسماء الله ثالثاً الهولو مطيئة الشيطان que الهولو justement est un moyen que الشيطان utilise pour égarir les gens بنسبة الحادث الباب والتوحيد حيث الدل الحادث على تحريم الهولو في النبي صلى الله عليه وسلم وغيره لأن ذلك طريق موصل للشرك Donc là, ce hadith est venu pour montrer l'intellection du ghoulou sur la personne du nabi sallallahu alayhi wa sallam. Donc, autre que lui, a plus forte raison. Car cela, c'est un moyen qui va mener au shirk. Le ghoulou, après qu'elle n'a mis une azab al-shirk, elle ghoulou fi salihin. Et qu'elle dit qu'elle bida'a. Min azab al-bida'a, elle ghoulou fi salihin. Mula'haza, al-jambi na koulihi, al-sayyud, al-sayyid Allah, وبين قوله انا سيد ولد بني ادم وولد ادم افن ان يقال يجوز تلوك السيد على غير الله لكن كصله لله افضل واكمل ادبا مع الله نعم وقال النبي صلى الله عليه جدي انا السيد بني ادبي بالقيامه ولا فخر سي بو لو ماتر دي فيزادان جو دو لا ريزيكسيون اي تي دي با سا بونتي اي لا دي فوال ديير دونك وا فمونتر ان في سي ميا ده ما قال ديير pour lui de le dire pour Allah mais ce n'est pas haram parce que c'est vrai le Nabi Salim il a dit également que Fatima seyyedat Nisa le Jannah et il a dit qu'il y a des liens pour le Hassan qui sont les seyyeds des jeunes du Jannah les mêmes employés pour les personnes donc quand il y a les barres de l'as comment les seyyeds comme ça ils arrivent au point de vue le seyyed mais là en fait la raison où les sahabas sont venus avec c'est une porte tu pourras amener un euro dans sa personne donc il a fermé, il a fermé la porte ثم قال عن انس اراد يرو عنه ان ناسا قالوا يا رسول الله يا خيرنا ابن خيدنا وسيدنا وابن سيدنا فقال ايها الناس قولوا بقولكم لستو ينكم الشيطان انا محمد ابن عبد الله ورسوله ما احب ان ترفعوني فوق منزله التي انزلني الله عز وجل رووا ان النساء في سنه جيد Donc selon Anas, que des gens ont dit, « Oh, Messager d'Allah, oh, le meilleur entre nous, oh, le fils du meilleur entre nous, oh, notre maître, oh, le fils de notre maître. » Il a dit, « Oh, vous les gens, dites votre parole, comme tout à l'heure, la part de votre religion, en fait. Et que Chaitan ne, ne se serve pas de vous. Je suis Mohamed, serviteur d'Allah et son messager. Et je n'aime pas que vous me leviez au-dessus d'une des de vœux que Allah m'a accordé. » اوك لا سي له حديث له نفس معنى كي الاخر بل لا هي erreur plus grave dans ceci سي لاك هل ما هي الخطا اكبر خطا من الحديث السابق حديث في الحديث في قول هؤلاء ها ولا. اه لا هذا هنا في زياده اخطر يعني خيرهم وخيرهم فايش كل بعض شوف ibnu khaylin aywa abu bawwa khaylin il y a des gens qui ont voulu également même à notre époque dire que les parents du nabiyou sallallahu alayhi wasallam sont entrés en islam on dit là le nabiyou sallallahu alayhi wasallam benna qala la hima sa'alahu shakhsun qala ayna abi qala abu fi an nar rajul indi macha on a dit au nabiyou sallallahu alayhi wasallam qala abu qawabi fi an nar le diclamant ton père est bien son Mais des gens ils veulent tellement montrer qu'ils aiment le Nabi sallam plus que l'amour qu'ils doivent recevoir disent non ses parents ils sont ce moun sont jannah alors que la dilemme est bien comme un soufi par exemple Babisi Zahra ah wa walid an-nabi sallam mushrikun maatu wala shirk wakbal ashad de ذلك annahum laysa min al-fatra thani sallam maji ki sur feu a hocil le hujja il en eu comme cet ulama a dit qu'il devait encore des restes de la religion d'Ibrahim qui n'ont pas accepté. Donc de là ils sont au feu. Parce qu'il y a des gens polythéistes, ils n'ont pas eu de message. Pour eux, ils seront au feu. Tu vois. Si même Issa a dit qu'ils seront au feu, c'est qui sait pour que ce qu'il a reçu la révélation, il le sait. Et c'est ce qui ça veut dire que c'est une hujja. Wa ma kunna mu'adhdhabina hatta na'asa rasulahu. Donc les gens n'ont pas au eu le feu avant d'avoir eu comme une hujja et ceux qui se moquent qu'ils seront au feu, c'est que la hujja ils ont eu qu'on sache ou pas ce qu'il a la hujja. Allah il sait qu'ils mentent. Qu'est-ce qu'il dit à Ibn Sayyidina Et même ce si qu'il veut dire par là son grand-père Abdelmoud Talib, c'est un moucherik. Ma'a ta moucherika. Yaqul al-Fawaid parce que le, le hadith est le même, il l'a dit l'auteur donc euh, il ne le respecte par là. ايضا احترام الصحابه للنبي صلى الله عليه وسلم ثانيا تحريم الغلو وبيان انه من عمل الشيطان ثالثا بيان منزله الرسول الرسول صلى الله عليه وسلم وهي وصفه بالعبوديه والرساله صاتيو ستاتو اكر دو النبي صلى الله عليه وسلم كيس لو دو ميساج اي سوي دو لا ساربيتود يعني انه المبعوث والعبده لله ليس ابنه ولا جزء منه ولا ليس والد كل الناس لا اي حاجه de ce que les gens pourraient lui attribuer. Et qu'il n'a pas de part de de Ubudiya. Dans le sens que il n'a pas de part de Uluhiyya, je veux dire. Non. Là, quand il dit Ubudiya, il ne veut pas dire Ubudiya, Uluhiyya. Il veut dire Ubudiya, ça se fait que c'est un abd. Parce que c'est le même mot. A-ra-bi-an, ta-hrim, ra-fa-l-nabi, sallallam, fa-kman-zilati. Il ne faut pas le lever à un niveau plus haut que le ciel. مناسبه الحديث باب التوحيد حيث يدل الحديث على تحريم رفع النبي صلى الله عليه وسلم فوق منزلته لان ذلك الغلو يؤدي الى الشرك الحديث indique qu'il n'est pas permis de lever le Nabi صلى الله عليه وسلم plus que son niveau car cela est du relou qui amena au shirk نعم هذا الذي خمن اليوم يا اصحاب ابا finir qu'on fera en deux ders ce ya 6 adilla وبهذا بحث تكون كتمنا الكتاب بسم الله تعالى في لهنا والحمد لله ملنا